Louez l'éternel, louez Dieu dans son saint lieu yes. Louez-les dans le tendu céleste où se déploie sa puissance Louez-les pour ses ophées Louez-les selon l'immensité de sa grandeur Louez l'éternel avec la sonnerie du corps Louez-les avec le lutte et la harve Louez-les avec le tambourin et avec des danses Bleu elle avec des et le chalumeau. Mais Reste dans son pour Jésus-Christ. Il a fait des merveilles. Reste dans son pour Jésus-Christ. Oublie tous tes problèmes. Reste dans son pour Jésus-Christ. éternel Je louerai l'éternel tant que je vivrai Je salmodirai en l'honneur de mon Dieu Tant que j'existerai Ne vous confiez pas au noble à un être humain à qui n'appartient pas le salut la Tant souffler s'en va Et se retourne à la poussière Lève-toi, danse pour Jésus-Christ Il Il y avait deux personnes en prison, il y avait Jean le Baptiste uh -huh. et il y avait l'apôtre Paul. Yes. Jean le Baptiste ne louait pas Dieu. yes En prison il était triste c'est et il avait perdu la vision. Il ne savait même plus qui était Jésus Christ. Uh -huh. Mais l'apôtre Paul en yes. prison il a réagi différemment. alléluia Il a commencé à louer, yes. il a commencé à louer, il a commencé à louer. ok Il a commencé à danser Hallelujah. Et les chaînes sont tombées Le myrte se sont écoulé Parce que l'apôtre Paul A loré le seigneur Comprends bien mon ami danse, dans danse, Jésus danse dans a fait danse, des merda Danse, dans danse, danse it's possible because God is so powerful nothing is impossible when you believe in God escúchame mi amigo dancer alaba al señor porque la victoria es en la palabra del Dios no mira los dificultades los problemas no hay ninguna problema más grande que Dios lift la nos pougez cris Ma, tangali fo tato vinela nzabe, uh -huh. Ti kammayaa fufoe toka na goo yasima, Tuzali aona ko kubi san, za bea viso. Tebali na biso lola.